Euh, la réalité de la secte des Rafidah Et euh, on va euh, Comme j'avais expliqué dans le premier cours Dans l'introduction On va euh, utiliser différents, différents livres Différents ouvrages Écrits par les ulama d'Ahl Sunna euh, yani Au sujet de, de cette secte Des Garmin Et on va euh, Profiter de Différents livres Parmi les, les livres euh, qu'on va utiliser J'ai mentionné le livre de Cheikh Ibrahim Arruhaili, qui est un des docteurs, un des, des euh, enseignants à la faculté de Aqida, à l'université islamique de Médine. Bon, euh, on va commencer avec son livre, inshallah, par rapport à, à, qu -ce, euh, à qu ce qui est relié à l'introduction euh, à, à, à la secte des Rafidah. Premièrement, euh, une, petite, une courte introduction la définition de, de, de, de qu'est-ce que c'est l'Rafidah, qu'est-ce que ça signifie la secte des Rafidah et son développement et euh, par la suite dans, durant les, les séries de cours on va parler de la réalité de l'Aqidah la des Rafidah, qu'est-ce que c'est l'Aqidah euh, dans le cours d'aujourd'hui on va euh, expliquer un petit peu Euh, on va donner quelques exemples de, de, des positions des ulama vis-à-vis -vis des Rafidah et euh, on, va on va développer là-dessus dans les cours qui vont venir par la suite, on va énumérer et citer une longue, une longue série de paroles et de, de citations des ulama d'Ahl et de ce qu'ils ont dit au sujet des Rafidah euh, la position, on va mentionner également des exemples de, de la position des des chiites ah, qu'est-ce qu'eux qu qu ils disent des de اهل et des ulama de اهل on va parler également de la position de اهل face aux sahaba et la position des des comment ils considèrent qu'est-ce qu'ils pensent des sahaba du prophète Mohammed on va parler également de la position de اهل السننه vis-à-vis de اهل البيت et euh, on va expliquer la, la, le, le respect et on va montrer l'honneur le, yani, que les gens d'Ahl Sunna montrent envers les gens d'Ahlul Bayt. Puis on va expliquer euh, la position des, des, yani, des Rafidah face à Ahlul Bayt. Et qu'est-ce qu'ils veulent, euh, qu qu veulent dire par Ahlul Bayt et qu'est-ce qu'on veut dire nous par Ahlul Bayt. Et on va expliquer également euh, Yani par la suite euh, certaines des positions de, yani, des ikhwan vis-à-vis -vis des, des rafidah et comment ils appellent au rapprochement et on va expliquer quelles conséquences ça a pu avoir et on va expliquer aussi quelques-unes quelques des innovations euh, yani des, des rafidah et des différentes formes d'égarement qu'ils ont ramené dans la religion en dehors des égarements de la croyance donc euh, ça c'est tous des, des sujets dont on va parler euh, à travers euh, les cours et on va peut-être aussi, Inch'Allah, toucher euh, à certains points historiques aussi, euh, pour essayer de mieux comprendre le développement de cette, de cette, de cette secte. Inch'Allah. Et euh, tout ça, bien entendu, c'est dans le but de, de mettre en garde les musulmans et d'avertir les musulmans contre l'égarement euh, de ce groupe. Donc, on va commencer euh, avec... Euh, l'introduction du Cheikh Ar-Rohayli dans son livre Al-Intisar. Al-Intisar les sohbis ou al-al, meniftirahat al-samawi al-dal. Donc, ça c'est, comme j'avais expliqué, une réfutation que Cheikh Ibrahim Ar-Rohayli a écrit contre un Rafidhi, hein, un Tunisien qui prétend avoir euh yani, accepté la secte de rafida être entré dans cette secte, s'être converti à cette secte après avoir euh yani, été soufi puis après par la suite soi-disant il prétend qu'il a été wahhabi puis après ça qu'il a quitté euh, ça pour devenir rafidi et il prétendait qu'il avait trouvé la vérité euh, yani, yani, qu'il avait trouvé la vérité dans cette secte donc euh, dans son, dans, il a écrit quelques livres puis dans un de ses livres euh, un, un de ces livres qu'il a écrit qui s'appelle Thoum Tadeit puis j'ai été guidé par la suite euh, oui. il, il, il, il, essaie, il essaie de défendre son choix en, en ayant choisi la, la secte des Rafidah puis il attaque les sahabas et bien entendu euh, il parle contre la voix d'Ahl Sunna donc euh, plusieurs ulama l'ont réfuté Ça, c'est une des réfutations en question. Euh, il, y en a, il y a d'autres ulama aussi qui ont écrit d'autres livres pour réfuter euh, ce livre-là, comme Bal euh, Talalte. <coughs> ça, c'est un autre des ulama qui a écrit ça. C'est-à-dire, certes, tu n'as pas, pas été bien guidé, bien, bien au contraire, tu as été égaré. Et euh, donc, c'est ça. On va commencer donc avec l'introduction du shiikh Ibrahim al-Rahayli, لشيخ الزين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أرسله ربه بالرحمة والخير والهدى وأظهر دينه على سائر أديان الوراء وأيده بصحابته وللأحلام والنهى ومصابيح الدجا فجعلهم رحمة للمؤمنين غيظا للكافرين لا يحبهم إلا مؤمن تقي لا يحبهم إلا مؤمن تقي ولا يبغضهم إلا منافق غوي أما بعد فما زال أعداء الإسلام على مختلف أديانهم ومشاربهم يكيدون للإسلام وأهله منذ أن أظهر الله هذا الدين وأعز أتباعه يحملهم على ذلك الحسد والغيرة والحقد والضغينة التي امتلأت بها قلوبهم على أهل هذا الدين فتنوعت أساليبهم في حرب هذا الدين وتعددت مكايدهم وذلك بعد أن فشلوا في المواجهة العسكرية واندحروا خائبين أمام الجيوش الإسلامية لشيخ الكمانسب Il envoie la louange à Allah, il le glorifie, il dit on cherche l'aide en lui, on demande pardon et on cherche refuge à Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre le mal de nos, les conséquences négatives de nos actions, celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que qu'Allah égare, personne ne peut le guider Et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré Excepté Allah, lui seul Il n'a pas de partenaire Et je témoigne que Muhammad et son serviteur Et son messager, il l'a envoyé comme guide Et comme miséricorde Et comme un bien et une guidance hein? Et il a également fait apparaître sa religion Il l'a mis au-dessus de, de toutes les autres religions Et il a, supporté, il a fait qu'il soit supporté Par ses compagnons Hein? ceux qui ont la compréhension et l'intelligence et qui sont des lanternes hein, qui éclairent et Allah wa a fait de ses compagnons une miséricorde pour les croyants et une rage dans le cœur des mécréants Seul, yani, seuls les croyants qui craignent Allah wa les aiment et seuls les hypocrites égarés les détestent Ensuite, il dit, les ennemis de l'islam, peu importe leur religion, peu importe leur, leur branche, leur voix, ils ont essayé de faire des, ru des ruses et des complots contre l'islam et contre les musulmans. Depuis que l'islam, depuis qu'Allah a fait apparaître cette religion, et qu'Allah a donné la puissance à ceux qui la, su ceux qui la suivent, et qu'est-ce qui les pousse à euh, avoir cette, euh, cette haine contre l'islam et à faire ses ruses contre l'islam, c'est euh, en partie la jalousie qu'ils ont. De même que euh, la haine et euh, toute la, la, la répulsion qu'ils ont justement dans le cœur contre la vérité. Leur cœur s'est rempli de haine contre les gens qui suivent cette religion, c'est-à-dire qui suivent l'islam. Et ils ont utilisé différentes sortes de ruses dans leur guerre contre cette religion et euh, leur, nombre, leur, euh, leur ruse et leurs complots et leurs méthodes ont euh, été il y en est très nombreuses à travers l'histoire parce queils euh, ont échoué bien entendu à affronter les musulmans euh, militairement lorsque l'islam est apparu et lorsque les musulmans ont commencé à Euh, propager cette religion dans le monde et qu'ils ont échoué à affronter les, les musulmans et à écraser cette, cette religion militairement alors ils ont utilisé euh, d'autres ruses pour essayer de créer des problèmes et d'attaquer cette religion là alors il y a entre les macaïds ce qui s'adresse le khalafat et l'oumara et l'oumara et l'oumara بالقتل غلة وغدرا حيث كان أول الضحايا ثلاثة من الخلفاء الراشدين وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فعمر قتله مجوسي حاقد وعثمان قتل على إثر مؤامرة يهودية تولى كبر كبرها عبد الله بن سبأ اليهود وعلي قتله مبتدع مارق min atba'izil khawaysira alladhi wa sallam wattahamahu bi'adamil adl fil qism fil qism yawmal le cheikh el jansuid donc parmi les ruses que les koufar ont utilisé il y a le fait qu'ils ont essayé hein, ils ont eu comme objectif ils ont essayé de faire tout pour euh, nuire aux musulmans et parmi les ruskills ont utilisé et parmi les complots qu'ils ont fait c'est essayer d'assassiner les dirigeants des musulmans de l'époque et c'est ainsi que euh, de, de manière euh, euh, euh, yani par trahison et par d'autres moyens euh, injustes et lâches ils ont assassiné trois parmi les kholafa rashidin ils, ils ont assassiné Omar ibn Khattab radi Allahu ibn Affan radi et Ali, radiyallahu anhu, donc. Euh, Omar ibn al-Khattab, il a été assassiné par un Majusi. Majusi, c'est les adorateurs du feu hein, de, de la Perse, les gens qui avaient la religion. Il y a des Oroastriens et des Manichéens, des gens qui, euh, qui adorent le feu. Donc, ils avaient une haine contre l'Islam et ils ont envoyé justement cet individu-là pour pour assassiner Omar ibn al-Khattab. Wa il a été, il a, euh, il a été tué, euh, assassiné, il a été assassiné après un, un complot juif qui avait été organisé justement par Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen, hein, qui a prétendu qu'il s'était converti à l'islam, mais pour essayer de créer des problèmes et de la division à l'intérieur de l'islam et, et dans la Ummah. Donc, euh, Yéhani, comme on en a parlé déjà dans d'autres cours, il a organisé justement des mouvements de soulèvement et de révolte, hein, et, et il a fait en sorte que les gens commencent à critiquer Osman ibn Afan, justement, pour soulever les, les gens contre lui, et à la fin, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait que il y a eu justement cette, cette révolte contre lui. que Les gens ont euh, par la suite, un groupe de, de ses de, des fidèles d'Abdallah ibn Saba l'ont euh, assassiné. Et Ali, il a été euh, assassiné par un moubtazi parmi les khawarijs, parmi les fidèles d'Ul-Khawaysira. C'est-à-dire euh, qui yani atta'ana dul khuwaysira le premier de kh kh khawarij qui avait accusé le prophète Mohammed sallalahu sallam de ne pas être juste dans la division des des butins yani le jour de Hunayn donc ça c'est un exemple OK ensuite le cheikh Ibrahim il dit « wa min suwar tilka al-makayid as-sa'y fi al-waqi'a bayna al-muslimin وبث الفرق والاختلاف بين صفوفهم بالكذب والتزوير على الخلفاء والأمراء وإيغار صدور العام عليهم بالتلبيس على الناس بشتى أنواع الحيل وأصناف المكر كما فعل ابن سبأ الذي أخذ يجوب الأقطار في عهد عثمان مؤلبن الناس على الخليفة ومظهرن الطعن عليه وعلى امرائه باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان مقتل عثمان رضي الله عنه اولى جذوات هذه الفتنه ثم ما نتج عنه من اختلاف في الامه وتفرق واختلاف وتمسك لشيخ دي parmi les rues également il qu'ils se Hein, ils font beaucoup d'efforts pour justement euh, faire du tort aux musulmans et euh, souffler, euh, parmi les rangs de la Ummah, euh, la divergence et la division. En inventant des mensonges, en, en mentant contre les dirigeants et contre les Rulafa à l'époque, et d'essayer de, de, de, de, de faire entrer dans le cœur et dans le Yannis de faire rentrer dans le cœur des gens ordinaires, de la population, de la haine et de la rage contre les gens qui sont au pouvoir, contre les gens qui dirigent. Euh, en faisant toutes sortes de, de mensonges et de, de tromperies et de ruses. Et, euh, et, pour essayer justement d'amener les gens à se rebeller contre les gens qui sont au pouvoir. Donc, comme par exemple, qu'est ce que Abdullah ibn Sabah a fait, comme on a mentionné tout à l'heure. Il se promenait d'une région à l'autre à l'époque de Othman ibn Affan anhu, puis il essayait de rallier les gens avec lui contre le khalifat en montrant euh, des, des, des critiques contre le, le khalifat en essayant de, de critiquer les différents euh, yani, gouverneurs de, des différentes régions hein, et en, en critiquant le khalifat au nom de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal Donc il disaient nous on ordonne le bien, on interdit le mal, on critique le, le dirigeant et on critique ses décisions et, euh, et nous, on essaie d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Donc ça c'est leur ruse, la ruse des khawaritch, la, tout, ça a toujours été cette ruse-là, de prétendre ordonner le bien, d'interdire le mal et de critiquer les dirigeants de cette manière-là pour amener les gens à se rebeller contre les dirigeants. Donc euh, l'assassinat d'Othman, C'était la, la première des racines de cette fitna Puis euh, elle a eu comme conséquence par la suite D'autres euh, euh, divergences dans la Ummah Et ça a été la source y une, de beaucoup de divisions Et de combats et de déchirements par la suite Donc euh, cette, cette fitna d'Abdallah ibn Sabah Elle a été euh, une grande source parmi les sources Justement de divergence et de, di de divisions par la suite et c'est ça qui a fait en sorte que apparaisse justement la secte des Rafida. Ensuite, le shaykh iz walakin al-janib al-akhtar li hadhihi al-fitna wal-makida al-uzma li hadhihi al-li a'li a'da' al-din huwa za'z'at al-aqida as-sahihah fi nufus al-muslimin مدعيا أنهم أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل بيته وقرابته وأحق الناس بالتصريف أمر الأمة من بعده ثم, يعني ثم ما لبث أن دعا إلى القول بالوصية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى علي بالخلافة ونص عليه نصا جليا وأن الصحابة قد اغتصبوا الخلافة وظلموا علي بإقصائه عنها فأظهر, فأظهر البراءة من الخلفاء الثلاثة السابقين لعلي في, في الخلافة ودع الناس إلى ذلك ثم بعد موت علي رضي الله عنه أظهر القول بالرجعة وزعم أن علي لم يمت وانه سيعود قبل قيام الساعه وينتقم من اعدائه فكانت هذه التعوه اليهوديه المغلفه بستار محبه اهل البيت وموالاتهم هي الاساس التي بنت عليه عقيده الرافضه للشيخ الزي <coughs> le, le, le, le plus dangereux par rapport à cette fitna et par rapport aux ruses aux grandes ruses de la part des ennemis de cette religion l'aspect le, le plus dangereux c'est justement les, euh, les le fait que les, ces gens-là essaient de secouer la croyance des, des la, la bonne croyance et de, de, de la corrompre de corrompre la bonne aqida euh, dans le cœur des musulmans et d'essayer de corrompre leur aqida et c'est c'est ainsi, ainsi qu'il est apparu justement le juif Hein, le, le celui qui faisait les ruses à l'époque des, des, des sahabas, justement, Abdullah ibn Sabah, qu'il est rentré dans la Ummah et il a euh, commencé à inviter les gens à supporter, soi-disant, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a prétendu être celui qui, qui veut les défendre et qui les aime. Hein, en prétendant également qu'ils qu étaient ceux qui méritaient le plus d'être les successeurs après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, parce qu'ils sont de sa famille et de ses proches hein, parce qu'ils sont, euh, soi-disant, comme, comme lui le disait euh, les gens qui méritent le plus de diriger la Ummah après lui puis, quelque temps après, il a commencé à dire que euh, ali était le wasi h, c'est à dire qu'il était celui que le prophètelam avait désigné après lui pour être le khalifa et qu'il était le vice gérant du prophète Mohamed Et euh, il, a, il, il a inventé même que le prophètelam avait promis et avait donné le serment que euh, yani, Ali allait être son successeur et qu yani, il a même inventé à ce sujet là. Euh, des hadiths, yani, pour essayer de, de défendre justement ou de supporter cette position-là et de, pour prétendre que les sahabas ont euh, usurpé et volé le khilafah et ont fait de l'injustice donc à Ali anhu, en lui enlevant et en le retirant justement de sa position de Khalifa euh, et de la position qui lui, qui lui était due donc ils ont euh, yani, par la suite exprimer leur désavouement, hein, leur désaveu, face aux trois hein, premiers khulafats. Et ils ont, euh, et, par la suite, inventé cette histoire qu'il y, y avait une opposition entre eux, c'est-à-dire entre Ali et anhu, et les autres khulafats. Et ils ont, il a commencé à inviter les gens et à appeler les gens à ces idées-là. Puis, après la mort de Aliu Ali a été assassiné, par, par le, le, le, le khariji, euh, il a prétendu par la suite que Alilah Anhu n'était pas mort mais qu'il était monté au cieux et qu'il allait revenir avant la, la fin des, des, des temps vers, euh, le, le, avant le jugement dernier pour se venger de ses ennemis et euh, ça c'est mentionné dans dans le volume 4 à la page 4, euh, 340 et dans al-bidaya de ibn dans le volume 7 à la page 174 euh, ensuite le cheikh il dit fa hadhihi dawa al-yahoudiya al-mughallafa donc il dit Cette, cette da'wah, elle était en réalité, cette da'wah d'Abdollah ibn Sabah, c'est en réalité une aqida juive qui est recouverte d'une prétention d'amour envers la famille du prophète, et qui, qui prétend vouloir défendre les, les droits et l'honneur de la famille du prophète. Et c'est de cette fausse prétention juive là justement, qui est née la croyance des Rafidah. La source de la croyance des Rafidah, la croyance des chi'as Rafidah, elle vient justement de elle vient de cette de cette ruse-là de Abdullah ibn Sabah. وَلِهَذَا نَصَّ الْعُلَمَاءَ الْمُحَقِّقِينَ فِي الْفِرَقِ وِالْمَقَالَاتِ أَنَّ الْرَافِضَ تَرْجِعُوا فِي نَشْأَتِئَا إِلَى الْيَهُودِ Donc, lechéikh dit c'est ainsi que les ments de l'islam les vérificateurs et les gens qui ont écrit des livres au sujet des sectes et des différentes paroles des différentes sectes, les positions des différentes sectes hein, parce qu'il y a des hurlamins qui ont écrit des livres sur ces sujets là depuis des siècles donc euh, Parmi eux, la plupart d'entre eux, ils ont dit justement que la secte des Rafidah, elle retourne dans son origine, et comment elle s'est développée, elle retourne aux juifs, hein, à un juif, Abdullah ibn Sabah, et c'est lui le premier qui a inventé et innové euh, la, la religion des Rafidah, la, la, la bid'ah des Rafidah. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبة وأنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بوليس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى donc le shaykh il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah dans, euh, dans euh, Majmou' al-Fatawa le volume 28 à la page 483 il dit euh, que les ulama ont mentionné que l'origine de, de la création de, de, de la secte des Rafidah retourne hein, elle, elle débute avec le zindiq, l'hérétique Hein, Abdullah ibn Sabah parce que c'est lui qui a, qui a montré en premier qu'il s'était converti à l'islam mais qui a caché au fond de lui-même le judaïsme hein. en réalité il n'était pas converti réellement à l'islam et c'est lui hein, qui a essayé de corrompre l'islam de l'intérieur de la même manière que Paul hein, euh, le, le, yani, le Paul le chrétien hein, qui, était, qui était un juif réellement qui, a, qui essaie de corrompre la religion de, de Issa et des chrétiens. Donc, ça c'est euh, euh, les, les paroles d'Ibn Taymiyyah dans Majmou Al-Fatawa. Donc, c'est un petit peu l'exemple de Paul. C'est exactement ce qui est arrivé après la mort de Isa pardon parce que Isa il n'est pas mort il n'a pas été tué ils ne l'ont pas crucifié mais c'est ce qui leur a été apparent c'est ça ce qu'ils ont cru et euh, c'est pas ça qui est arrivé réellement donc il n'a pas été tué mais c'est pour dire que lorsqu'il a été élevé aux cieux Isa a.s il euh, y a Paul qui est apparu dans le décor hein. et Paul c'est il s'appelait Shaoul et il était juif il était juif et non seulement il était juif mais à son époque il avait étudié parmi il avait été l'élève d'un des plus grands rabbins de son époque donc Paul était l'élève d'un des plus grands rabbins de son époque non seulement ça mais il était citoyen romain il avait la, nation, la citoyenneté la nationalité romaine parce qu'à l'époque Euh, Rome, euh, la, la, la, la Palestine à cette époque-là elle était colonisée par les Romains et c'était les Romains qui régnaient là-bas donc il avait non seulement il, il, était, il avait étudié avec un des plus grands rabbins de l'époque mais il était également citoyen romain et non seulement il était, il était citoyen romain mais il avait étudié la loi et le droit euh, romain donc il connaissait euh, c'était quelqu'un de très éduqué à l'époque et euh, il s'est mélangé avec les, les apôtres de Issa alayhi salam et il a commencé à, à prétendre des choses. Et à, en réalité, c'est lui qui a complètement déformé par la suite la réalité du message de Isa alayhi salam et qui a utilisé ça justement pour créer de la zizanie et des problèmes et de la division et qui a propagé par la suite cette, cette religion-là parmi les... Les non-juifs. Donc ça c'est des exemples euh, de ce que euh, Paul Paul a fait. <coughs> et ben, ils ont, quand, quand les juifs ont vu que ça a fonctionné avec les chrétiens, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dit on va faire ça aussi avec les musulmans. On va essayer de faire la même chose. Et donc ils se sont mélangés parmi les musulmans. Ils ont essayé de créer des divisions et de la zizanie à l'intérieur euh, en envoyant Abdullah ibn Sabah et Abdullah ibn Saba comme j'ai dit c'est lui le premier parmi les premiers qui ont, qui ont euh, essayé de faire ça hein, parce que les juifs c'est des gens qui euh, ont toujours de la rancune envers, euh, envers les gens et quand ils ont subi une défaite ou ils ont eu des, euh, des, des problèmes avec des gens dans l'histoire ils essaient toujours de se venger d'eux mais en utilisant des ruses en utilisant des ruses. Et ça, ça fait partie des exemples de, de ruses qu'ils qu font. C'est de créer des sectes dans les religions des gens. D'envoyer des, en, des gens pour créer de la division et des sectes. <coughs> Donc, euh, ça c'est un exemple des paroles d'Ibn Taymi à ce sujet-là. Ensuite, le sheikh dit... Donc, le, le sheikh, il dit que... bon Euh, il y a des gens parmi les, les, les, les des orientalistes et parmi euh, d'autres également qui ont essayé de nier euh, l'existence et l'authenticité de la, la, la, le per, de, de ce personnage. Hein? Il y en a parmi euh, so des penseurs ou des, des, des écrivains, des auteurs, soit musulmans ou non musulmans qui ont essayé de mettre en doute Hein, de mettre des doutes sur la réalité de l'existence de ce personnage, Abdullah ibn Sabah et qui ont essayé d'écrire des livres justement pour, pour euh, mettre des doutes sur lui sur son existence mais euh, les textes historiques prouvent son existence et euh, indique qu'il n'est pas quelque chose, pas quelqu'un que les gens ont inventé, que les gens d'Ahl Sunna ont inventé, mais qu'il est bien, bel et bien présent et mentionné dans les livres des ulama de l'islam et des historiens de l'époque. Et non seulement ça, euh, yani même les shi'arafida eux-mêmes, ils, ils reconnaissent son existence et ils le mentionnent dans leurs livres, hein Donc ça c'est pour euh, montrer euh, des, des exemples à ce sujet-là. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits justement, euh, comme un, des, un livre euh, écrit par un docteur qui s'appelle Al-Hashimi. Il a écrit un livre qui s'appelle « Ibn Sabah, une réalité et non une illusion ou une, une invention ». Donc, ça c'est pour, euh, juste pour clarifier ce point-là, on ne va pas euh, rentrer dans les détails euh, là-dessus, mais c'est pour faire savoir qu'il y a des, des, des ouvrages qui ont été écrits qui euh, réfutent justement les doutes que certains ont essayé de, de faire euh, passer au sujet de la réalité ou de l'authenticité de, euh, de l'existence d'Abdallah ibn Saba. Et il y a plusieurs livres qui euh, présentent, euh, la croyance et l'égarement des, des, des shi'a qui justement aussi il euh, euh, y, y a des passages dans ces livres là comme par exemple euh, euh, les shi'a dans la balance il y a un passage dedans ou un chapitre où ils traitent de ce sujet là et il euh, réfutent justement ceux, ceux qui mettent des doutes à ce sujet aussi ensuite للشيخ وهذه الحقيقه قد اعترف بها كبار علماء الرافضه المتقدمين كالأشعري والقمي والكشي والنوبختي ومن المتأخرين الماء المامقاني حيث أوردوا في كتبهم هذا النص و وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبا كان يهوديا فأسلم وولى علي عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن, ابن نون بعد موسى صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وهو أول من أظهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية فهذا Donc, c'est ça. Ici, le sheikh il dit, et cette réalité, c'est-à-dire la réalité de, de l'existence de Abdullah ibn Sabah, même les plus grands savants parmi les Rafidah ont reconnu euh, son existence, et que c'est lui qui est à l'origine de, de la religion des Shia, comme l'Ash'ari, euh, pas l'Ash'ari Aboul Hassan, un autre Ash'ari, <coughs> l'Qummi, l'Kishri, l'Annoubakti, Hein, parmi les, les premiers savants des, des Rafidah et parmi ceux qui sont venus par la suite euh, parmi les Muta'akhirim ceux qui sont venus plus tard c'est euh, Al-Mamuqani et euh, ils, ils ont mentionné dans leur livre ce, ce passage, ils ont dit qu'un groupe parmi les hommes de science Euh, parmi les compagnons de Ali alayhi salam on dit que Abdullah ibn Saba était juif et il s'est converti à l'islam puis il a défendu Ali alayhi salam, et il disait quand il était juif que euh, Yusha euh, ibn Nun euh, après Moïse était après Moïse ça c'est Josué hein, qui, était, qui était venu après Moïse pour euh, aller, disons que c'était son vice-gérant et il a, euh, dit, il a dit ça après s'être converti à l'islam il a dit la même chose au sujet de Ali hein. quand il s'est converti à l'islam il a dit la même chose que, que ce qu'il disait euh, quand il était euh, juif mais il l'a dit au sujet de Ali en disant que Ali c'était le vice-gérin euh, du prophète Mohammed et c'est le premier qui a euh, exprimé ouvertement l'idée euh, que l'imam devait être Ali, le khalifa devait être Ali, et qui a euh, exprimé le désaveu euh, de ses ennemis, et qui a euh, exposé euh, ses, ses, ses opposants. Et c'est à partir de ce moment-là que ceux qui opposent les chiens ont dit que' à l'origine de la religion des, de, de, des Rafidahs, Euh, c'est pris de, de, du judaïsme que l'origine des rafida vient du judaïsme ça c'est euh, tiré d'un livre qui s'appelle al maqalat wal firaq écrit <médicatrice> par al ash'ari et al kishi à la page 71 et firaq shi'a les à la page 22 et tanqih al maqal de al maqami le volume 2 à la page 184 donc ça c'est les endroits où ils mentionnent ces choses là donc eux-mêmes ils le reconnaissent ils reconnaissent que c'est Abdullah ibn Saba qui a inventé et qui est à l'origine de leur croyance et que c'est une croyance juive à la base et l'asthar al-yahudi dans l'aqidat al-rafidat est un peu d'avis de l'aqidat dans l'aqidat فما عقيدة الوصية والرجعة والبداء والتقية التي هي أسول عقيدة الرافضة إلا أمثلة واقعية لصلة عقيدة الرافضة باليهود وما جرأة الرافضة على, كتب على كتاب الله بالتحريف وكثرة الكذب فيهم و... والنفاق والطعن في خيار الامه بالظلم والعدوان وعدم اعتدال ال... وعدم اعتدال الرافضه في حب ولا بغض الا اخلاق يهوديه موروثه لشيخ الذكر يعني جويف داخل العقيده الرافضه il y a beaucoup de ressemblances et de, sont, qui sont de grandes ressemblances entre la aqida des juifs et la aqida des rafidah il y a beaucoup de ressemblances et ce sont des ressemblances frappantes hein? et il donnent des exemples comme la de al-wasiyah et Il du fait qu'il prétendent que Ali était le vigérant du prophète Françoisssaem, celui qui devait prendre sa place après lui. Et al Ra l'idée que Ali va revenir hein, anhu, et al Bada et Al Bada on va en parler plus dans, dans les cours suivants. Ab Thiya, bien entendu, c'est de montrer le contraire de ce qu'on qu croit hein, dans, dans le but de tromper les gens donc, dans, ça c'est leur définition ça, ça c'est la taqiyah chez les shi'ahs ils ne montrent pas la réalité de ce qu'ils croient parce qu'ils veulent tromper, tromper les gens d'ahels sunnah et euh, donc ça c'est parmi les fondements de la aqidah des rafidah wa euh, illa donc ça c'est des exemples qui sont des exemples clairs qui montrent le lien qui existe entre l'aqidah des rafidah et euh, celle des juifs et euh, également quand on remarque l'affront yani, la, des rafidah lorsqu'ils prétendent que le livre d'Allah a été falsifié et lorsqu'on euh, lorsqu remarque parmi leurs caractéristiques que ce sont des gens qui mentent énormément et qu'ils euh, ont en eux beaucoup d'hypocrisie, de nifak et de, de critiques et d'insultes contre les meilleurs de cette umma en les euh, et, a, du fait qu'ils les accusent d'être injustes et d'être de, des transgresseurs et de, du fait hein, de ne pas être juste hein, on, on voit plein de il y en a plein d'insultes de la part des refusats à ce sujet là contre les Euh, contre les les, les et contre les euh, les sahaba, et dans leur amour et dans leur haine on voit en ça des choses qu'ils ont hérité du judaïsme parce que ce sont des caractéristiques des, des caractéristiques parmi les caractéristiques juives hein? de la religion des des des juifs wa qad nabaha al ulama ala dhalika qadiman wa hadithan fi nusous kathira ليس هذا موضع ذكرها ولكن المقصود هنا بيان أن هذه الطائفة هي من أشد الفرق المنتسبة للإسلام بدعة وضلالا لنشأتها الغريبة عن الإسلام وبعد عقيدتها عن حقائق الإيمان ولهذا حذر علماء الإسلام من الرافضة أشد ما يكون التحذير donc le cheikh il explique il dit et les ulama dans le passé comme aujourd'hui dans leur, dans de nombreuses citations on retrouve le fait qu'ils mentionnent cette ressemblance qui existent entre la croyance des rafidah et la croyance des juifs des yahoud euh, il mentionne par exemple il dit en note de bas de page regardez par exemple sharh usul al-i'tiqad ahl as-sunna de l'imam al-lalaka'i le volume 8 à la euh, à la page 1461 et 1463 également regardez le livre d'Ibn Taymiyyah, le livre dans lequel Ibn Taymiyyah a réfuté les Rafidah et les Mu'tazilah parce que les, les, les Rafidah ont la même maquide que les Mu'tazilah au sujet du Qadar et de Al-Asma al-Sifat, As donc ils ont a ensemble, et il dit dans son livre, Minhaj al-Sunnah le volume 1, à la page 23 de la page 23 à 27 donc dans ce livre-là, il mentionne Ibn Taymiyyah, les ressemblances qui existent entre les juifs et les rafidats. Et puis, euh, il y a énormément de recherches et de livres qui ont été écrits justement euh, à notre époque, qui sont des recherches contemporaines, qui ont été écrites justement pour affirmer et confirmer les ressemblances qui existent entre les, la aqida des juifs et euh, leur ressemblance, euh, la leur ressemblance des rafidats aux juifs. Euh, L'exemple de, de ça, c'est un livre qui s'intitule Donc, euh, il y a un chèque aujourd'hui, à notre époque, qui s'appelle Abdullah al-Jamili, qui a écrit un livre qui s'appelle Bazlul Majhoud, c'est-à-dire l'effort qui a été euh, fait pour... Euh, affirmer la ressemblance de, des rafida aux juifs cest à ce que les ressemblent aux juifs euh, ça c'est euh, les exemples qui sont mentionnés dans ce livre là euh, c'est à la page, euh, volume, dans le volume 1 à la page 153 jusqu'à la page 164 et euh, ceux qui veulent euh, aller consulter ce livre là bien entendu euh, il est, en, il est, il est euh, publié Puis, bien entendu, il est, on, il, est, il est facile à trouver dans les librairies euh, euh, d'Ahl Sunna. Euh, il est très, très connu, en principe. Ensuite, euh, le sheikh, il dit euh, que le but de qu ce qu'on veut mentionner ici, c'est de faire comprendre que ce groupe fait partie hein, des, en, des groupes qui sont parmi les sectes les plus, plus égarées qui ont le, le plus d'innovation et le plus d'égarement parmi toutes les autres sectes, c'est une des pires et une des plus égarées et celle qui a le plus de d'innovation dedans., et, et, et, étant donné que son, sa naissance justement et son développement est tellement étrange, étrange à l'islam tellement étranger à l'islam et euh, étant donné également Euh, du fait que sa croyance est tellement éloignée des réalités de la foi islamique hein? et c'est pour ça que les ulama ont averti hein, nous ont averti contre les rafidats de, de, de, de, de, des avertissements très sévères et ils ont blâmé et critiqué euh, les, les rafidats plus que tout autre groupe qu'ils auraient pu critiquer et euh, réfuter en identité Euh, parmi toutes les autres sectes. Et ça, c'est uniquement justement du fait que ils ont vu le grand danger qui existait dans cette secte-là justement euh, pour la Ummah et à quel point ces gens-là sont éloignés de la religion. Et quand il a dit qu'il a dit « Je vous ai dit « Je vous ai dit « Je vous ai شر وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام لتحيى ضلالتهم كما يغمص بولس ابن شاول ملك اليهود النصران لتحيى ضلالتهم ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتا لأهل الإسلام donc le, le sheikh il mentionne les paroles d'un des imams parmi les imams des salafs, l'imam al-Shaabi qui dit je vous avertis contre les passions d'égarement et parmi les pires d'entre elles, celle des Rafidah hein, parce que parmi eux il y a des juifs, il y a un juif qui s'est infiltré dans l'islam pour faire vivre leurs égarements comme Paul Ibn Shaoud s'est introduit hein, un parmi les responsables des juifs qui s'est introduit parmi les chrétiens pour faire vivre leurs égarements à travers euh, à travers les, les chrétiens à travers leur, leur, euh, les, les, les, ce groupe là ils ne sont pas rentrés dans l'islam parce qu'ils aimaient Allah ou parce qu'ils avaient une crainte d'Allah mais ils sont entrés dans l'islam par russes et par haine contre les musulmans donc ça c'est rapporté par l'imam Allalah al-Ka'i dans Sharh sunna le volume 2 à la page 1461 et par al-Hallal dans son livre As-Sunna le volume 1 à la page 497 et ensuite il, il mentionne une autre parole c'est la parole de l'imam Talha ibn Masrif uh, ibn قال الرافضه لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لانهم اهل رده للامام ابن بطه il, il, il uh, rapporte dans al al-suhra a la page 161 que Talha un des salaf Talha ibn Masrif Masrif il dit que les rafida on, on ne peut pas épouser leurs femmes et on ne peut pas manger leur, euh, la viande qu'ils ont égorgée parce que ce sont des gens de l'apostasie ce sont des gens d'apostasie il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui, qui ne savent pas ces choses là et on, voit, on remarque justement qu'à l'époque actuelle et puis depuis quelques temps un, un bon nombre de, euh, de femmes des pays musulmans qui sont sunnis épousent des rafidras et vous savez que les Rafidah, ils croient en la permissibilité du mut'ah et pour eux, il yani, euh, épouser une femme chérie, euh, une femme sunni yani, ils font le mut'ah avec elle après ils la laissent hein? et la même chose que ce soit un homme ne doit pas épouser une femme parmi les Rafidah hein? il ne doit pas manger leur viande et yani, comme cet imam là a dit Alors fait il dit wa su'ila al imam Malik 'an al rafida, man Malik ibn Anas 'an al rafida fa qala la tukallimhum Ça c'est rapporté par euh, Ibn Taymiya, Cheikh al dans le volume 1 à la page 61. Donc le volume 1 à la page 61, hein, il mentionne que l'imam Malik, rahimahullah, il dit Ne parle, euh, à, à propos des Rafidah ne leur parle pas et ne transmet pas ou ne rapporte pas de paroles d'eux car ils mentent parce que ce sont des gens qui mentent selon l'imam Abiyusuf un, un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa si je ne me trompe pas il dit je ne prie pas derrière un jahmi je ne prie pas derrière un rafidi et je ne prie pas derrière un qadari ça c'est rapporté par l'imam lalakai dans le volume 4 à la page 733 il dit et l'imam al-shafi'i il dit il dit Donc, l'imam al-Shafi'i Rahimahullah, il dit Je n'ai pas vu parmi les les, les les gens de passion, les, les gens de bid'ah plus menteurs dans leurs prétentions dans leurs, dans leurs accusations et euh, plus euh, menteurs dans leurs témoignages que les rafidah Et ça s'est rapporté cette parole de l'imam al-Shafi'i elle est rapportée par Ibn Battah dans Al-Ibana Al-Kubra et elle est rapportée également par l'imam Al-Lalakaï donc Ibn Battah il rapporte dans Al-Ibana Al-Kubra le volume 2 à la page 545 et l'imam Al-Lalakaï dans chaque le volume 8 à la page 1457 ensuite il mentionne les paroles de l'imam Al-Qasim Ibn Salam oh, Ibn Salam un des imams parmi les imams des, des salaf c'est un des chouyouk de l'imam Al-Bukhari أعشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا وكذا فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة لذلك هذا الأمر من الإمام القاسم ابن السلام هذا الإمام من سلف كيف تحبه؟ par Al-Khalal. Al-Khalal, c'est l'élève d'Ahmad ibn Hanbal. Il a écrit un livre qui s'appelle al sunna Et dans ce livre-là, dans le volume 1, à la page 499, il mentionne les paroles d'Al-Qasim ibn Salam qui dit, j'ai côtoyé, j'ai vécu avec les gens, j'ai parlé avec les gens de Calam, hein, et je n'ai pas vu de plus sale et de plus malpropres, de plus faible dans, dans leurs preuves, et de plus stupides que les Rafidahs. Ensuite il dit wa an al imam Ahmad annahu su'ila an Dans les paroles de, dans le livre dal hallal de l'imam al al-Hallal volume 1 le même livre al Sunna de al-Hallal volume 1 à la page 493. Il mentionne que l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam ahlissunna, on lui a posé la question au sujet de celui qui insulte Abu Bakr et Omar et Aisha, radiyallahu anha, il dit, je ne le vois pas comme étant dans l'islam. Celui qui les insulte, hein, dit, celui qui insulte Abu Bakr, Omar et Aisha, radiyallahu anhum, il dit, je ne le vois, ne le vois pas ou je ne le considère pas comme étant dans l'islam. C'est-à-dire, il le considère comme étant un kafir, celui qui... ليس <سؤال> insults وعن الامام البخاري انه قال ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم ولا يسلم علي ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم دونك سا سي لي بارول البخاري Rachimahullah hein celui qui a écrit Sahih al-Bukhari il dit dans son livre Khalq af'al al-ibad hein qui est comprise dans aqal salaf euh, يعني, il dit dans son livre dans ce livre là euh, qu'est-ce que ça signifie ça c'est égal Hein? ça, ça, ça, ça m'est égal de prier derrière, euh, que je prie derrière un juif ou un, euh, ou un chrétien c'est comme la même chose pour moi que de prier derrière un jahmi ou un rafidi c'est euh, comme s'il n'y a pas de différence pour lui c'est des koufars que, que je prie derrière un jahmi ou un rafidi ou que je prie derrière un juif ou un chrétien c'est la même chose pour lui, -à -dire que pour lui ce ne sont pas des musulmans il dit je ne, euh, on ne doit pas leur donner le salam on ne doit pas les visiter on ne doit pas les épouser hein? on ne doit pas leur donner euh, les épouser leur donner en mariage nos femmes ou épouser euh, leurs femmes on ne doit pas non plus les prendre comme témoins et on ne doit pas manger leur viande qu'ils ont égorgée, hein? il y en a qui vont dire ouais, mais comment ça se fait hein? Vous, vous allez manger la viande des chrétiens et des juifs, vous allez pas manger la viande des et euh, comme le sheikh euh, Ibn Taymiyyah il a expliqué tout à l'heure et que, quand il a mentionné justement euh, euh, non les, les paroles de l'imam Talha Ibn Musraf euh, il a dit parce que ce sont des apostas et c'est à dire ils ont connu l'islam ils ont su euh, l'islam puis ils l'ont quitté par la suite et donc les apostas, leur kouf est plus grave que le kouf des juifs et des chrétiens. Euh, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont quitté l'islam et la viande des apostats n'est pas permis de manger. C'est permis de manger la viande des juifs et des chrétiens parce que leur kouf est un kouf asli et bien entendu les ulama font une différence entre al-kouf al-asli et kouf al-ritta. La mécréance qui est euh, une mécréance euh, à la base du fait que ces gens-là sont Euh, des gens du livre et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de manger leur viande dans le Coran si il les gorgent selon les, selon les règles mais euh, les rafatats ou bien les hindous, ou les bouddhistes ou les athées, on n'a pas le droit de manger leur viande donc ça c'est une citation de l'imam al-Bukhari dans Kalku Af'ala Al-Ibad ويقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الرافضة في منهاج السنة والله, والله يعلم وكفى بالله عليما ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم ولا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعسيان وأبعد, وأبعد عن حقائق الإيمان منهم Donc ça c'est dans le volume 5 de Minhaj Al-Sunnah à la page 160. Cheikh l'Islam, lorsqu'il parle de, des rafidats dans ce livre Minhaj Al-Sunnah, il dit par Allah, euh, il dit, non, il dit et par Allah, Allah, et Allah sait. Hein? Il dit et Allah sait. Et, et je jure par Allah qu'il sait. Et Allah suffit comme, comme euh, connaisseur. Hein? Il est suffisant comme connaisseur. On kafa billahi aliman. Hein e euh, yani il n'y a, a pas dans toutes les groupes dans toutes les sectes qui se, qui se, qui se prétendent appartenir à l'islam il n'y en a pas une avec des égarements et des bid'a ah qui sont pires que cela ni pires que les rafida ni plus ignorants qui sont plus il n'y a pas de plus ignorants que de plus ignorants que cela ni plus menteurs hein, ni plus injustes et ni plus rapproché de la mécréance, de la perversité, de la désobéissance, et plus loin plus éloigné de la réalité de la foi qu'eux. Donc ça c'est les paroles d'Ibn Taymi, dans Minhaj al-Sunnah, le volume 5 à la page 160. Ensuite, « Aqwalul ulama fi zammihim kathira wa mashhura wa innama zakartuhuna amthila » وقد جمعت وقد جمعت وقد جمع الطائفه كبرى منها في مبحث مستقل من هذا الكتاب مراعيا التنوع في النقل حسب اختلاف الاعصار والامصار ليعلم اجماع الامه قاطبه على ذم الرافضه والتحذير منهم الشيخ الذياب beaucoup de paroles des ulama pour critiquer et pour blamer les rafidah ils sont très nombreux et très connus et je n'ai mentionné ici que quelques exemples hein, mais j'en ai mentionné un, une grosse proportion une grosse portion de ces paroles là euh, dans une partie de yani dans un, un point qu'on va mentionner plus loin justement à ce sujet-là euh, justement dans ce livre hein, dans, à la page 105 de la page 105 à euh, de la page 78 à la page 105 et on va les lire inshallah à travers les différents cours qu'on va faire et s'il en a mentionné que quelques-uns et ça ça répond en même temps et ça réfute les gens de bid'a aujourd'hui et les ichwan qui essaient de rapprocher les musulmans euh, des des des Rafidah, et qui essaient de prétendre que Il euh, n'y a pas de divergence entre nous dans les fondements de l'islam et qu'il yani, euh, ne faut pas les euh, critiquer, il ne faut pas dire que ce sont des kouffars, qu'ils ont juste des petites divergences dans le fiqh ou que c'est comme un des madahib de l'islam. On voit que les imams, ah, le sunna parmi les Salaf, ils ont une position très claire par rapport au rafidah et ils les considéraient pas comme étant des musulmans. Hein? Et euh, ils ont euh, mentionné leurs égarements et leurs coffres. Donc des gens comme aujourd'hui, on voit euh, des gens qui euh, défendent les rafidats, que ce soit euh, des gens parmi les ikhwan comme euh, Yusuf al-Qardaoui qui les a défendus pendant des années et des années. Dernièrement, il a commencé à euh, faire des critiques contre eux. Hein? Soit disant parce qu'ils ont vu qu'il a vu qu'ils étaient en train de, de convertir beaucoup de jeunes sunnites à leur, euh, à leur religion mais avant ça, pendant des siècles pendant, pendant pas dans des siècles, mais pendant des décennies, il les a défendus et il disait, ce sont nos frères, il ne faut pas les critiquer, etc. etc., etc. il appelait au rapprochement avec eux, il s'assoyait avec eux hein, et il les invitait, etc. etc. donc ça c'est pour dire que ces gens-là euh, yani, euh, ils ont été une grande cause dans la propagation hein, de la croyance des rafaudats parmi les jeunes parmi les gens d'Ahl-Sunnah Hein, le fait qu'ils se sont tus au sujet de leur aqidah dévié et qu'ils qu n'ont pas voulu avertir et mettre en garde les musulmans contre les égarments des rafidah au nom soi-disant de l'unité et au nom soi-disant du fait que, de, de dire qu'il faut se réunir contre nos ennemis soi-disant qu'on est faible et que donc, à notre époque il ne faut pas critiquer les gens de Bidra il faut se réunir entre nous Hein, des, toutes sortes d'excuses de prétextes comme ça qui ont fait en sorte que par la suite hein, les croyances de ces gens là se sont propagées parmi, parmi les musulmans d'Ahl-Sunnah maintenant et, euh, et tout ça c'est à cause de, du fait qu'ils ont contredit les salafs hein, justement parce que les salafs eux ont mis en garde et ont critiqué les Rafidah donc ça c'est des exemples de ces paroles là qu'on vient de mentionner ويمكن uh, ويكمن خطر الرافضه على الامه في عده امور خطورة, خطر الرافضه على الامه في عده امور للشيخ زي ال danger de rafida pour la umma il est il, il, il, il se pose ou bien il il réside dans plusieurs points parmi ces points là le premier al awwal annahum انهم يدينون بالتقيه نو أصحاب دعوة دعوه لعقيدتهم وهذه الدعوه تتستر بمحبه أهل, اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستغلون عاطفه المسلمين تجاه أهل البيت في بث افكارهم وعقيدتهم الفاسده بريوميرمان parmi les dangers de rafata pour la umma c'est que ils sont et cette dawa, est recouverte par une prétention d'amour pour la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils utilisent euh, l'affection la, la, et l'amour des musulmans, l'affection la, la, que les musulmans ont envers la, la, la maison et la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisent ça pour propager leurs idées et leurs leur mauvaises croyances. Donc, ils se cachent derrière ça. Ils disent, nous, on défunt la famille du prophète, on défunt Ali, et Fatima, et Al-Hassan, et Al-Hussein, les proches du prophète, et donc, il se cachent derrière cette prétention-là, qui est une prétention mensongère pour propager leurs idées. Le deuxième, ils se disent à la taqiyya, qui est le nifak du mahl, et les musulmans qui se trouvent à eux de والمحبة والمناصرة ولا يصرحون بعقيدتهم الحقيقية فانخدع منهم من انخدع من أهل السنة وخالطوهم في المجالس والمساكن ومالت نفوسهم إليهم حتى وصل الحال ببعضهم إلى موالاتهم ومحبتهم بل الارتكاس في عقيدتهم الشيخ يقول أن هذه الناس يقومون بشكل تقية Il' pur, la pure hypocrisie, c'est à dire de cacher la réalité de leur croyances aux musulmans de'A Sunna hein, et euh, d'essayer de, de tromper les musulmans hein, du fait qu'ils montrent aux musulmans de' sunna qu'ils euh, qu sont d'accord avec eux, qu'ils les aiment et qu'ils les défendent, qu'ils veulent les, euh, les supporter, etc hein, et ils n'exposent pas réellement et explicitement leur réelle croyances. Et donc, les musulmans d'Ahil Sunna se font tromper par ces euh, fausses euh, attitudes d'amour et d'affection euh, et d'approbation de, de, de, de la part des Rafidah. Ils se, ils se mélangent avec eux par la suite, dans leurs assemblées et dans leurs leur demeures. Et puis, ils penchent vers eux par la suite, jusqu'à ce que ça arrive par la suite qu'ils commencent même à défendre les Rafidah et à les aimer, puis même à tomber par la suite dans leurs croyances. Donc, ça c'est une de leurs grandes ruses et un de leurs grands dangers du fait qu'ils font Al-Taqiyya. Donc, quand vous voyez par exemple des, des Shi'a, Al-Rafidah, euh, ils viennent pas dire devant, devant les gens d'Ahl Sunna, euh, nous on, on, on, on insulte Abu Bakr et Omar et on les déteste hein, et on est, on est contre eux, non, ils ne disent pas ça. Ils viennent, ils disent « Non, on n'a rien contre vous, euh, on est tous musulmans, on dit tous la ilaha illallah, il ne faut pas faire des différences entre Sunna et shi'a, hein, on est tous des frères, hein, ils vont même dire parfois « Ça c'est les ennemis de l'islam qui nous divisent, hein, qui essaient de nous, de nous diviser les uns contre les autres, il faut s'unir, oublions les, les divergences, oublions Sunna et shi'a et tout ça, ce n'est pas important, hein, on dit la ilaha illallah » c'est ça l'important, etc., etc. Et tout ça, c'est des mensonges. Parce qu'ils savent très très bien, et ils comprennent, ils savent réellement que, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont contre la voie de l'Ahl-Sunnah, et qu'ils détestent les sahabas, et qu'ils les insultent, et qu'ils ont des croyances qui sont totalement opposées aux croyances de l'Ahl-Sunnah. Donc ça, on va l'expliquer en détail dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc à Taya, ça veut dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas croire quand ils nous parlent, que ce qu'ils disent c'est réel. et la meilleure preuve de leur hypocrisie et de leur mensonge c'est ce qui est écrit dans leurs livre. Donc, euh, si on retourne à leurs livre et qu'est ce qu'ils écrivent dans leurs livres qui sont destinés aux chia, on voit que ce n'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit que ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils disent avec leur bouche lorsqu'ils parlent aux musulmans de d'ahle sunnah donc on voit leur hypocrisie le troisième ils ont l'éclat de leur éclat et de leur éclat et de leur éclat et de leur éclat et pour cela, ils ont l'éclat dans les réunions sur la lise du Nabi et sur la lise du Monde et sur les kitab de l'Esprit et sur le tablid Hein? Le sheikh, il dit qu'il rend également licite le mensonge pour la propagation de leur aqidats et de leurs croyances et pour défendre leurs idées, leurs idées. Donc, il rend le mensonge licite. Hein? Il croit que c'est permis de mentir dans le but de défendre leur euh, secte et ça c'est mentionné dans leur livre avec plein de narrations et de, euh, de paroles de leurs imams qui incitent à faire ces choses là leurs livres sont remplis de hadiths fabriqués qu'ils ont inventés qu'ils ont attribués au prophète Sallam, de façon mensongère et également euh, qu'ils ont attribué à leurs imams aux imams d'Ahlul Bayt aux imams de la famille du prophète Sallam, ils ont menti contre eux aussi. Et ils, ont même, euh, ils sont même allés jusqu'à euh, mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala et prétendre que le Coran a été falsifié et changé. Hein? Et ils se basent euh, et, allaient sur, euh, et allaient sur ça pour propager leur bid'ah et leurs mensonges et leurs faussetés. Et ils ont trompé avec ces faux hadiths et ces fausses histoires beaucoup de de choses qui sont mauvaises, pour essayer de confondre les musulmans dans leur, leur croyances. Donc, justement au sujet du fait qu'ils croient que le Coran il est falsifié, quand ils entendent les juifs et les chrétiens qui, qui accusent le Coran d'être falsifié ou qui critiquent le Coran, eux, les, les Rafidah et les Chiaïs ah, sont contents de ça. Et c'est pourquoi vous avez vu, lorsqu'il y avait la fin de Euh, de des versets sataniques hein, de Salman Rushdie hein, les, les, les les rafidats ont fait hein, Khomeini il a fait une fatwa contre le livre et il a appelé euh, yani, il a appelé à soi-disant mettre un prix sur la tête de Salman Rushdie justement euh, à, cause de son, à cause de son livre et qu'est-ce qu'on a vu la réaction de la réaction des de, de, de l'impact que ça a eu cette soi-disant fatwa de Khomeini c'est que ça a fait en sorte que le livre est devenu encore plus populaire et le livre est devenu un best-seller non seulement ça les koufars ont commencé à euh, élever cet individu-là Salman Rushdie et ont commencé à lui donner des prix et des, des, il y a des prix pour son livre alors que son livre est pourri et À l'honoré et maintenant, euh, il le considère justement comme un, un, soi disant un grand auteur, justement parce qu'il a euh, attaqué la rapideda de l'islam, la croyance en le Coran, la, et la, la, la, la croyance en l'honnêteté des Sahrabat etc. Donc là, donc là dans son livre, dans son livre de Salmandi, il y a l'accusation contre le Coran d'être falsifié. Il y a les insultes contre les, les femmes du prophète Mohamed et la critique des sahaba et ainsi de suite et eux c'est ce qu'ils veulent faire propager ces idées là et euh, justement il y a un livre qui est écrit par Mohamed Abdurrahman, Asseif que j'avais acheté quand j'étais étudiant à Médine qui s'appelle Les shi'as des douze imams hein, et le, la, la croyance en la falsification du Coran, ils croient que le Coran a été falsifié Cest à dire qu'ils cro que le Coran qu'on possède aujourd'hui, n'est pas le vrai. Il croit qu'il a été falsifié et que le, dans le vrai Coran, il y a la mention de Ali dedan. Ils disent que dans le vrai Coran, il y a la mention du nom de Ali de Dain et euh, ils mentionne justement euh, ils, ils ont rajouté des versets dans lesquels euh, il, il y a euh, la mention de, de, de, du nom de Ali euh, à l'intérieur. Euh, par exemple En tout cas ça On va en parler de toute façon quand On va parler de l'aridaté Des rafidats plus en détail Dans les cours qui vont suivre Euh, donc on va faire le, le cours sur les Rafidah, on va le faire un peu comme dans le style de, du cours qu'on a fait sur les Soufiyah, la réalité du Soufisme. Donc on va suivre un petit peu la même, la même méthode que ce qu'on a fait pour les Soufiyah, parce que de toute façon, il y a des liens entre les Soufiyah et les Rafidah. Ça on va en parler aussi dans un des cours qu'on va faire, on va rapporter les paroles des ulama, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit justement euh, des, des, en, au sujet des rapprochements qui existent entre eux. أن للرافض في دعوتهم أساليب ماكرة يلبسون بها على الناس ويخدعونهم بها وهذه الأساليب كثيرة جدا تتلول في كل عصر بما يناسبه وكلما وكل ظهر الناس على شيء منها وفضحوهم بها انتقلوا إلى أسلوب آخر وحيلة la sheikh, il dit comme quatrième point, c'est que les rafidats, ils ont différentes ruses hein, pour euh, tromper les gens et pour, euh, les, euh, les, yani pour les, les confondre, hein, pour les tromper. Et ils ont de nombreuses manières et ils sont très colorés justement euh, dans leur façon de faire. Ils changent de couleur à chaque époque. Hein, selon ce qui correspond... Euh, selon ce qui correspond... à leurs euh, leur besoins... et ils font... Euh, eh, Annie, ils font euh, ces ruses-là... jusqu'à ce qu'on les découvre... jusqu'à ce qu'on les démasque... et qu'on euh, l'expose aux gens... une fois qu'on les a exposés... Ils, se, ils, euh, ils, ils changent de ruse... et ils utilisent une autre technique... pour propager... Euh, eh, leurs leur fausses croyances... Euh, et euh, ils utilisent une autre méthode lorsqu'on les a découverts. et ça c'est bien entendu la méthode des juifs le cheikh il dit et qui a fait le choix de leur maquire et laque de leur al-qab et laque de leur connaissance et qui ont été éclatées par les étudiants et les cibles de leur ذلك الرافضي قد ينسب الناس لذلك الإمام المشهور أقوال ذلك الرافضي مثل اطلاقهم السدي على أحد علمائهم وهو محمد بن مروان موافقة للإمام المشهور وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ففرق العلماء بينهم بإطلاق السدي الكبير على الإمام السني وإطلاق السدي الصغير على الرافضي donc euh, les sheikhs, qu'est-ce qu'il explique ici parmi leurs ruses, c'est que qu'est-ce qu'ils font, ils prennent des, des, des surnoms qui ont été euh, connus et qui sont très célèbres pour des grands ulamas parmi les ulamas d'Ahl Sunna hein? et bien qu'est-ce qu'ils font ils donnent ces surnoms-là à certains parmi leurs savants pour tromper les gens, pour faire croire aux gens que quand on parle de, de, de, de cet individu-là, on parle de, de, du même que de ce grand savant parmi les gens d'Ahl-Sunnah. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils prennent un de leurs savants parmi les Rafuda, et ils lui donnent le même nom que le surnom qu'on donne à un savant d'Ahl-Sunnah. Alors, quand quelqu'un va lire le, le, le livre, il va voir écrit dessus, As-Soudi, par exemple. Donc, il va dire, ah, bon, ça, c'est... L'imam As-Soudi, un grand imam parmi les, les imams d'Ahl-Sunnah. Alors qu'en réalité, c'est une autre personne qui s'appelait As-Soudi, qui était un shi'i. Et euh, yani, les, là, les gens vont penser par la suite, ils vont lui attribuer les paroles, euh, les paroles des, des shi'as, ah, alors que cet individu-là n'a rien à voir avec les shi'as. Ah. Comme par exemple, euh, As-Soudi, ils appellent un de leurs savants, Muhammad, qui s'appelle Mohamed Ibn Marwan, il l'appelle As-Soudi. Yani pour correspondre à l'imam de lahle qu'on appelle Ismail ibn Abdurrahman al-Souddi, le grand Mufassir, hein, qui est souvent mentionné dans les euh, livres de tafsir parmi les ulama des Salaf. Donc euh, les ulama ont fait une distinction entre les deux. Ils ont mentionné justement par la suite, quand ils ont vu que les chi'as ont fait ce, cette ruse-là, ils ont euh, fait une distinction entre le grand Souddi et le petit Souddi. Al-Soudi Al-Kabir, c'est l'imam parmi les imams d'Ahl-Sounna et Al-Soudi Al-Sahrir, c'est pour le Rafidri, ok, pour faire une distinction entre les deux, et euh, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été confondus, justement, qui ont été confus à cause de ça, et ils ont attribué à l'imam Al-Soudi, Ismail ibn Abdurrahman, l'imam d'Ahl-Sounna et lui ont attribué des paroles, des chi'as alors qu'il n'a rien à voir avec les chi'as et si vous voulez avoir des détails là-dessus Retournez euh, yani, à Mizan al-Irtidal, vous allez trouver les deux euh, les deux biographies. Euh, le volume 1 à la page 236 et le volume 4 à la page 32. Vous allez trouver les, euh, les explications à ce sujet-là. Et « Et il s'est passé sur ce sujet-là dans le talbis d'Athlawi, grâce à l'Allah. Un jour, il s'est passé Il dit que l'imam Ad-Dahlawi, il a justement exposé cette ruse de la part des rafidats dans le livre Murtasar al-Tuhfa al-ifna-ashriya. C'est un livre qui a été écrit justement, qui est un Murtasar, qui expose les croyances des rafidats. On va probablement s'y référer et ça s'est expliqué à la page 32 de ce livre-là on va si probablement s'y référer dans certains points par rapport aux égarements des rafida dans les cours qui vont suivre inshallah wa ka'itlaq ka'itlaqihim at-tabari ala muhammad ibn rustum hein ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah واللقب. فلبسوا بذلك تلبيسا عظيما حتى إن الإمام الحافظ أحمد بن علي السليماني نسب الإمام الطبري للرفض وهو من أبعد الناس عن ذلك ولكن السليماني اختلط عليه الإمام بالرفض وقد أشار إلى ذلك الذهبي الشيخ يقول أيضا الطبري يسألونه إلى أحدهم سابقا محمد بن رستوم Euh, ils l'ont appelé « al-Tabari » Et ils lui ont donné la kunya de Abu Ja'far Pour copier, pour imiter justement le nom de Mohamed ibn Jarir al-Tabari Donc ils lui ont donné le même nom, la même kunya, le même surnom Le même laqab Donc euh, ils ont créé une grosse confusion en faisant ça Et même que c'est arrivé à un tel point que l'imam al-Hafiz, Ahmad ibn Ali al-Suleymani, quand il a parlé de l'imam tabari il l'a accusé d'être parmi les gens de Rafidah. Alors qu'il est un des plus éloignés de l'aqïda la des Rafidah, parce que l'imam tabari c'est un des imams parmi les imams de Ahl-Sunnah, un des imams parmi les imams des Salaf. Hein, donc, il n'a rien à voir avec les Rafidah. Mais c'est à cause de la confusion créée par les Rafidah, justement. Et euh, justement, cette, ce mélange de la part de l'imam Ahmad al-Suleymani, il a été Clarifié par l'imam الذhebi dans Misan l'aïntedal au volume 3 à la page 489 وكذلك اطلاقهم على أحد علمائهم المسمى بعبد الله ابن قتيبة مشابهة بعبد الله مسلم ابن قتيبة من كبار أئمة أهل السنة وثيقاتهم وزيادة في التلبيس قام هذا الرافض وكذلك un autre exemple de ça, c'est un de leurs savants qu'ils appellent Abdullah, ils l'ont appelé Ibn Qutayba hein, pour faire ressembler son nom à, à, euh, à le grand imam parmi les salafs Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba un parmi les grands savants d'Ahl Sunnah et un des fiqats parmi les fiables hein, et pour rajouter encore plus de confusion ils ont euh, ce Rafidri qui se faisait appeler Ibn Qutayba il a écrit même le même un livre avec le même titre hein, pour imiter le livre de l'imam Ibn Qutayba qui s'appelait Al-Ma'arif donc ça c'est une autre de leurs ruses ils y regardent à ce sujet de l'imam Dahlawi oui, à la page 32 encore et euh, وقد أنكر بعض المحققين المعاصرين أن يكون كتاب الإمام والسياسة المنسوب لابن قتيبة من مؤلفاته والدكتور علي بن نافيع العلياني في كتابه عقيدة ابن قتيبة وبعد قراءة لكتاب الإمام والسياسة قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلف الإمام والسياسة رافضي خبيث اراد هذا الكتاب في كتب ابن غير مستبعد يكون الكتاب المذكور لابن قتيبه الرافضي والعلم عند الله دونك justement il dit qu'il y a un autre livre qui s'appelle يعني euh, yani, euh, il dit c'est bien possible que ce soit le livre de ce et non pas le livre de l'imam comme l'a mentionné Ali Ibn Nafi euh, Ibn Ibn Nafi Al euh, Ali a <coughs> l'Ulyani. Bon. Euh, ensuite, parmi leurs ruses également, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des, des, euh, des livres, comme le sheikh dit, «Omin asaliibihim, annahum yuallifouna ba'd al-kutub, wa yunsibouna ha ila ahadi a'immati ahli s-sunna, wa yudkourouna fiha ba'du al-mufhtariyat, mima yujibu at-ta'na al-ahli s-sunna, qu'almukhtasar al-mansoob l'imam Malik, al sannafahu ahadu al-shi'a fadhakara fihi anna Malikan, Euh, Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des livres, ils, écri ils écrivent des livres et ils les attribuent à des imams d'Ahl-Sunnah. Et ils mentionnent dans ces livres-là des, des mensonges et des, des choses qu'ils inventent à leur sujet. Et par la suite, euh, ces livres-là sont utilisés pour euh, accuser, et pour et insulter les gens d'Ahl-Sunnah. Comme par exemple, un livre qui s'appelle euh, Al-Murtasar qui est attribué à l'imam Malik qui est écrit par un de ces chi'as et dans ce livre-là, ils il prétendent que euh, celui qui possède un, un esclave a le droit de, de faire la sodomie avec lui. Donc ça, c'est euh, un exemple de ce qu'ils font. Ils écrivent un livre, ils l'attribuent à un imam d'Ahl-Sunnah puis ils mettent des mensonges dedans et ils l'attribuent à cet imam. Et donc, par la suite, les gens vont insulter cet imam et vont dire des, des, des, des, des insultes contre lui donc ça ça fait partie de leur ruse et ça mentionné dans mukhtasarat tuhfa comme j'ai dit tout à l'heure de dahlawi euh, à la page euh, 34 il dit wa min makayidihim annahum yaziduna ba'd al abyat fi shi'r ahad a'immat ahl as-sunna mimma ya'dhanu bitashayyu'i ها؟ وكما الحق بعض الرافضة المتقدمين ما نسب إلى الإمام الشافع من أبيات فيها يا راكبا قف بالمحصب من من منا واهتف, واهتف بساكن خيفها والناهض فألحق هذا الرافض بها إلى عجو تد وخف ثم نادي بأنني لمحمد وصي wasiyhi wa nabihhi wa nabihhi lastu bi baghidi akhbirhum anni min an-nafar alladhi liwala'i ahlil bayt lastu ils ont pris un par exemple qu'est-ce qu'ils font ils prennent des poèmes ou des vers de poésie qui sont attribués à des imams dans le Ahlussunnah, ils rajoutent dedans des vers, ils rajoutent dedans des vers euh qui ne sont pas qui ne font pas partie de son poème, ils rajoutent dans lequel ils mettent des, des, des paroles qui euh, font croire que que cet imam est d'accord avec leur croyance. Okay? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple à, avec les poèmes de un, un poème de l'imam Shafi'i, ils ont rajouté dedans des paroles qui montrait que yani, il, il composait de montrer que était d'accord avec la croyance de des Rafida. Donc ça c'est mentionné encore une fois dans euh dans Mukhtasar at-Tuhfa Dahlawi à la page 34 et 35 et, et il dit voilà, il y a ce ma في هذه الأبيات من الركاقة التي تقطع ببطلان نسبتها إلى الإمام الشافعي رحمه الله. Fali hadhihi al-awjuh وايضا تعد الرافضه من اخطر الفرق على il dit c'est pour ces raisons là que il dit quicon ces qu euh, lice ces vers il il voit, hein, de leur forme euh, yani tellement, euh, tellement que leur leur euh, leur forme est tellement faible dans leur composition dans leur arabe qu'on peut être certain que ce ne sont pas des paroles attribuées à l'imam Ash-Shiafiri parce que l'imam Ash-Shiafiri c'est un imam dans la langue arabe c'est un, un, un, un, un maître dans la langue arabe et lorsqu'il compose des poèmes c'est parmi les poèmes les plus éloquents et donc on voit tout de suite que ces vers-là ne font pas partie de ces paroles à lui et euh, que ça a été rajouté et il dit également que Euh, à cause de ces différentes ruses qu'ils utilisent, ils sont euh, parmi les plus dangereuses parmi les sectes euh, et ils, ont, ils sont euh, le, plus, le plus grand nombre d'eux c'est eux qui représentent la plus grande fitNA et le plus grand égarement parmi toutes les sectes et en particulier, que le, les musulmans en général ignorent la réalité de leur, euh, de leur danger, de leur croyances et de, de la corruption de leur croyance imaginez si les, les musulmans le commun des musulmans de ahle sunna ne connaît même pas la aqida de ahle sunna comment vous comment vous espérez qu savent, que, que comment vous espérez qu'ils sachent hein, et qu'ils soient au courant de, de, de l'égarement de la aqida des rafida donc euh, la plupart des des, du commun des musulmans ignore la, sa propre aqidah, la l'aqidah du Qur'an et de la sunnah correctement et ignore le tawhid comme il faut. Donc, euh, ce n'est pas surprenant qu'ils ont des, des ignorances au sujet justement de la réalité de l'aqidah la des rafidahs. La plupart des, du commun des musulmans se basent que sur les, les choses apparentes, euh, qu des, des, des choses... Euh, des choses politiques ou des choses qui se passent à la télé pour justifier ou pour se baser, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une référence puisque il y a beaucoup de tromperies qui sont présentes justement dans ces choses-là. وَالْرَافِضَ فِي هَذَا الْعَصْرِ قَدْ أَحْدَتُوا حِيَلًا جَدِيدَةً لِسْتِيَادٍ من لا علم عنده من أهل السنة والتأثير عليه بعقيدتهم الفاسدة الكاسدة ومن ذلك ما أحدثوه من دعوة التقريب بين السنة والشيعة والدعوة إلى, إلى تناسي الخلافات بين الطائفتين وما هذه الدعوة إلا ستار جديد للدعوة للرفض ونشر هذه العقيدة الفاسدة بين صفوف أهل السنة وإلا فالرافضة لا يقبلون التنازل عن شيء من عقيدتهم ولكن هذه الدعوه ما لبثت ان باءت بالفشل بحمد الله وتوفيقه ثم بجهود العلماء المخلصين الذين حذروا من هذه المكيده وافسدوها لشيخ الزي يعني ايه ل parmi les nouvelles ruses qui sont apparues à notre époque pour tromper les gens Euh, les rafudas ont ramené un, un, à notre époque des nouvelles ruses et euh, pour tromper les gens qui n'ont pas de connaissances parmi les gens de l'ahle sunna hein, euh, et pour les influencer à leur fausse croyance euh, ils ont inventé la bid'a de l'invitation au rapprochement entre la sunna et, euh, entre la sunna et les chi'a et euh, l'invitation a oublié. Euh, les, divers, les, divisions, les divisions et les différences qui existent entre les deux groupes. Et euh, cette invitation, c'est une autre couverture par, les, par, les, par laquelle les Rafidah invitent les gens à leur secte et invitent les musulmans à entrer dans leur égarement. <t 'en> ils arrivent hein, par cette ruse A s'infiltrer parmi les musulmans d'ahles sunnas Et à ensouffler Et à propager euh, Leurs fausses croyances hein, Parmi eux Sinon parce que les rafidats Ils n'accepteront jamais De faire aucun compromis dans Quoi que ce soit de leurs croyances Hein? mais au contraire, eti, euh, ils vont défendre leur croces. C'est pour cette raison là qu ils, ils viennent et qu'ils disent nous, less, on est, des, on est des, euh, des musulmans, on est des musulmans, il ne faut pas euh, croire qu'on a des différences avec vous, on est tous musulmans, il n'y a pas de différence entre Sunna et Shira et que disent on est euh, 4, on est 10% de la oumma vous vous êtes 90% nous quand si on leur dit par exemple si vous n'êtes que 10% et que nous on est 90% pourquoi alors dans ce cas-là si vous les si vous voulez unir les musulmans vous laissez pas de côté euh, votre secte et que vous rentrez dans euh, dans nos rangs comme ça la oumma sera unie et eux ils vont dire non mais pourquoi vous vous devenez pas des chiens pourquoi parce que Il y a Dans leur da'wah, da il y a une grande différence entre les fondements de l'aqidah de l'islam et euh, yani l'aqidah de rafidah. Ils savent que c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste une divergence de fiqh, une divergence d'idjtihad ou de madhab. C'est une divergence de religion dans les fondements de la croyance. Et c'est pour ça qu'ils euh, considèrent que quelqu'un qui est sur euh, la voie des rafidats et qui devient sunnite, pour eux, c'est quelqu'un qui quitte l'islam. C'est quelqu'un pour eux qui quitte l'islam. Tandis que si un musulman d'ahle sunna, euh, s'il est Hanafi et qu'il devient Shafi'i, ou s'il est Maliki et qu'il devient Hanbali, ou, euh, euh, yani, Hanafi, ce sera pas considéré comme un acte de mécréance. Ou d'apostasie Ou même un péché Puisque ce sont les, Ces quatre madaribs sont Parmi les madaribs d'Ahl Sunna Et un, une personne peut euh, Aller d'un à l'autre Sans que ça représente Une contradiction avec l'islam Puisqu'ils ont tous les mêmes bases Et les mêmes croyances Et les mêmes fondements hein? Donc c'est euh, ça qui montre la différence Qui existe justement à ce sujet là On va donner des exemples Quand on va arriver à ce point là Dans, euh, dans, le, le, le, les, dans le cours Le shaykh il dit, alhamdulillah, que cette tentative de rapprochement elle a échoué. Alhamdulillah, grâce aux efforts des ulama sincères qui ont fait tous leurs efforts justement pour avertir les musulmans contre cette ruse et pour la détruire. ثُمَّ إِنَّهُ فِي السَّنَوَاتِ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ فَشَلِ دَعْوَةِ التَّقْرِيبِ رَأَيْنَا الْرَافِضَةَ تَذْهَرُ بِي وَجْهِهَا الْحَقِيقِيِ في أسلوب ماكر جديد وممثلة في رجل مجهول لا يعرف له ذكر في العلم فادعى أنه كان سنيا وأن الله هداه إلى عقدة الرفض ثم أخذ يصحي عقيدة الرافضة ويدعو لها ويدعن في عقيدة أهل السنة وينفر الناس منها وهذا مع القدح العظيم في الصحابة الكرام ورميهم بالكفر والردة عن الإسلام وذلك عن طريق تأليفه جمعا من الكتب بثها في الناس بعد أن donc là le sheikh il ment, il dit parmi leurs ruses dans les années dernières on a vu qu'ils viennent quand ils ont vu que euh, la, le rapprochement a échoué et eh bien ils viennent et ils exposent ouvertement la réalité de leurs croyances et euh, ils utilisent des ruses en nouvelles pour les propager comme par exemple cet individu inconnu qui arrive et qui Euh, qui n'est pas connu de, de, pour, pour sa science ou quoi que ce soit qui prétend qu'il était sunni et qu'il est devenu un rafidi et euh, il a écrit des livres justement pour euh, justifier la croissance des rafidahs et pour attaquer et insulter la aqidahs de l'ahle et euh, faire fuir les gens de leur aqidah hein, et, euh, et yani, d'insulter euh, les, les, les sahabas et de les accuser d'être des koufars et des apostats d'avoir quitté l'islam et des choses de ce genre donc ça c'est le livre en question puis le sheikh il le réfute dans ce livre là donc on va euh, s'arrêter ici pour aujourd'hui on a fait l'introduction euh, de ce livre maintenant on va rentrer dans les détails de euh, comment est apparue la secte des Rafidah en citant les paroles des ulama puis euh, la réalité de, de de ces croyances-là, etc. Donc, la l'indifférence, euh, etc. Donc, tout ça, les points, on va les mentionner en détail dans les cours précédents. Euh, donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis, on continuera ça demain, bi-idhnillah, euh, pour le cours numéro 3, incha'Allah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah, wa bihamdika, wa la ilaha ilaha anta staghfiruka wa atubu ilayhi barakallahu feikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.